Ding-dong, ding-dong, ding-dong Minuit, minuit, minuit Par les chemins du ciel Bravant le givre et le vent Voici le Père Noël Tout seul dans son traîneau blanc Depuis combien d'années Fait-il teinter ses grelots Combien de cheminées Ont vu tomber ses cadeaux Enfants du monde N'oubliez pas Qu'il fait sa ronde tous les toits Qu'il a grand âge Qu'il est bien là Que le vent souffle Et qu'il fait froid Toc toc toc Qui vient là C'est Noël mes enfants Ses souliers sont percés, ses gants s'en vont par les bouts, et sa pipe est cassée dans son manteau plein de trous. Mais vous tous qui l'aimez, quand vous mettrez vos sabots, Et devant la cheminée, n'oubliez pas son cadeau, enfant du monde. Le monde est grand, du pauvre monde, il y en a tant. Toc, toc, toc. Mais c'est Noël mes enfants et de son patrénant quand il rejoindra le ciel. Noël sera content et d'allumer sa pipe au soleil. Mais oui, je suis là. Joyeux Noël, mes enfants